Nous sommes jeudi 14 janvier. Bonjour madame, bonjour messieurs. Voici les grands titres de cette édition. Le port obligatoire du masque dès ce 14 janvier pour les passagers a été en général respecté en mairie de Bujumbura. Dans l'entretemps, toute personne qui enfreint aux mesures barrières contre le COVID-19 sera sanctionnée selon le code pénal, dit le porte-parole du ministère ayant en charge la sécurité dans ses attributions. Le guichet unique de Kayanza n'est pas assez fréquenté par les demandeurs des permis de conduire. Patrick Nsengioumva nous en dira plus. En Ouganda, plus de 18 millions d'habitants seront aux urnes ce jeudi pour les présidentielles et les législatives. Pour les présidentielles, 11 candidats. Parmi eux, le président Yoweri Kaguta Museveni, 76 ans, et Bobby Wain, 38 ans. Vous l'entendrez dans cette édition mise en onde par Eric Wiman. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Oh bonjour page santé pour débuter cette édition. La mesure du port obligatoire du masque est respectée pour, euh, par les passagers en mairie de Bujumbura euh, sur euh, les parkings du nord et du sud de la ville de Bujumbura où la rédaction Isanganiro a pu passer ce jeudi. Les passagers qui n'en avaient pas devraient en acheter euh, avant d'entrer dans le bus. C'est un reportage de Jean de Dieu, il a causé, nous y reviendrons. Et tant qu'on parle du COVID-19, certains parmi la population de la province de Kirundo se lamentent du prix dit élevé de, des masques pour la protection contre la COVID-19 qui s'achète à 1 500 francs burundais. Les tailleurs convergent sur le même prix à uh, ce qui peut limiter certains à en avoir suite au manque de moyens, disent-ils, surtout que tous les commerçants, y compris même les détaillants uh, pour les petits articles et dans les alimentaires, sont obligés de porter des masques à partir de ce jeudi. Et les autorités provinciales et communales ont le droit de prendre des mesures favorables pour protéger la population contre la Covid-19. Pierre qui est porte-parole du ministère burundais de l'Intérieur, Développement social et Sécurité publique, fait savoir que la détention est parmi les punitions exigées à une personne qui ne respecte pas ces mesures. On l'écoute au téléphone avec Omera Ndoye. Il s'agit d'un rappel. Nous avions déjà précisé lors de l'annonce de ces décisions que euh, c'est lui qui passera autre Cette décision aura commis une rébellion. Donc euh, le fait de ne pas accepter les ordres ou les décisions de l'administration, ça s'appelle rébellion. Et les sanctions sont prévues euh, par le Code pénal burundais aux articles 387 jusqu'à 392. Eh bien, euh, les sanctions, que ce soit les peines privatives de liberté ou les amendes, sont bel et bien prévues dans ces articles. Et donc, la base légale est là pour pouvoir sanctionner pour pouvoir punir toutes les personnes qui contreviendront à ces décisions. Concernant donc les mesures d'amende prises par quelques autorités provinciales ou communales, euh, qu'en dire Les autorités administratives euh, locales ont le droit de prendre des mesures euh, nécessaires et opportunes à la préservation de la sécurité, de la qualité de la population. et Seulement, ils doivent se conformer à la loi. Quand il y a vide juridique, ils peuvent euh, justement prévoir des sanctions, mais quand il y a une base légale qui est là, ils peuvent prendre d'autres décisions, mais ils doivent se conformer toujours à, à cette base légale qui est pour le cas précis, le code pénal qui prévoit bien, bien l'infraction de rébellion. Pierre Angouriki est porte-parole du ministère burundais de l'Intérieur, développement social et sécurité publique. Revenons sur le reportage de Jean de Dieu et de la Côte en rapport avec le respect du port obligatoire du masque en mairie de Bujumbura pour les passagers dès ce jeudi 14 janvier. Les endroits visités par la radio Isanganiro sont les parkings du nord et du sud de la capitale économique Bujumbura. Les passagers avaient tous des masques, comme l'a constaté la rédaction de la radio Isanganiro, mais certains d'entre eux les portant dans les mains au moment où d'autres ne cachant pas leur nez. Les passagers rencontrés indiquent bien accueillir pourtant cette mesure prise pour leur intérêt de se protéger contre la Covid-19 selon eux. C'est une très bonne décision parce que le port de masque, ça nous aide surtout à protéger les autres. Si par exemple une personne est contaminée, ça sera un bon moyen de protéger les autres et ne pas les contaminer facilement. Vu que dans nos bus, on est un peu serré, ça nous... Donne une occasion de protéger les autres et de ne pas les contaminer. Nira secrétaire général de l'association des transporteurs du Bundi, indique que les passagers qui n'en ont pas sont renvoyés pour d'abord acheter les masques. Le bilan est totalement positif parce que, comme vous le voyez, tous les convoyeurs et les chauffeurs portent obligatoirement le masque. Aujourd'hui, même les passagers ils doivent absolument porter le masque avant d'entrer dans un bus de transport. Comme vous le voyez, alors vous-même sur terre la mesure est entrée et d'être mise en application d'une façon efficace. Sinon, pour ceux qui ne portaient pas le masque, nous avons nos gens qui se trouvent sur terre. On est interdit d'entrer sans porter le masque. et Parce que, comme vous voyez, il y a même des vendeurs de masques. Chaque client doit d'abord s'en procurer le masque avant d'entrer dans le bus. Cette mesure a été prise par le ministère de l'Intérieur du développement communautaire et de la sécurité publique le 12 janvier de cette année, dans l'objectif de contrer la propagation de la Covid-19 au Burundi. Jean de Dieu, il a causé quittons la mairie de Bujumbura pour nous rendre en province et moi, à c'est au centre du pays où le gouverneur de cette province demande à la population de respecter les mesures barrières pour empêcher la propagation de la pandémie du Covid-19. Le pont avec Laurent Dikoury. Selon le gouverneur de la province Moaro, un relâchement dans le respect des mesures barrières pour empêcher la propagation du coronavirus se faisait remarquer ces derniers jours. Il indique qu'ils sont en train de sensibiliser la population pour mettre en application les mesures arrêtées par la commission chargée de lutte contre cette maladie au niveau national. Ainsi, tout passager en bus ou sur moto doit porter un masque. Colonel Gaspard Gassanzo, gouverneur de la province Moaro, indique que, dans le but d'éviter la propagation de cette maladie, chaque ménage de cette province doit installer un dispositif de lavage de main avec un savon pour que toute personne qui arrive dans la famille puisse se laver avant d'entrer. Aussi, les établissements publics comme les écoles, les églises, les marchés et boutiques, les buvettes et les restaurants, tout comme les parkings, les bus doivent avoir ce dispositif de lavage de main. Le gouverneur de la province Moaro dit que ce mardi, un cas de COVID-19 a été testé positif en commune Kayokwe. Il précise que des places ont été prévues à l'hôpital de Kibumbu pour le traitement des cas qui vont se révéler Positif au Covid-19. Il demande à toute personne qui commence à sentir les premiers signes de cette maladie de se faire dépister dans les meilleurs délais. Donne-moi à Laurent Dicourie, Radio Sanganilo. Vous n'avez pas eu Sanganilo Vous ratez l'essentiel à 13h04 dans les studio de la radio Sanganiro poursuivons cette édition certains rabatteurs de l'association Runa Niguawa Kokai rejettent la nomination d'un certain Lewis Neungawa à la tête de cette association qui selon eux s'est fait en violation de la loi ce jeudi, ils ont été dispersés par la police en mairie de Bujumbura alors qu'ils venaient participer aux élections auxquelles ils ont été invités ils demandent le respect de la loi dans l'organisation des élections de leurs dirigeants et du côté de l'association des Transportant du Burundi. Le secrétaire exécutif Echar Alain Hirameba affirme que les élections se sont bien déroulées, surtout dans le strict respect des statuts de l'association On l'écoute. L'association des transporteurs du Burundi à Trabou a constaté la démission de celui qui présidait l'association Ounongawa Kokai au Burundi et en date du 10 décembre 2020, alors que vous comprendrez que le poste était vacant. Et la Trabou, en concertation avec le comité exécutif de cette association, a organisé les élections pour effectivement remplacer ce président qui était démissionnaire. Et aujourd'hui, alors, cette réunion a été tenue en toute tranquillité. Le président a été remplacé. Et ils ont d'ailleurs profité de cette occasion pour compléter le comité parce qu'il manquait une seule personne, un conseiller qui était aussi démissionnaire. Il n'y a aucun problème sur ce qu'on appelle la violation de la loi parce que selon le statut de cette association. Chaque parking membre de cette association doit être représenté au niveau de l'Assemblée Générale par cinq personnes, dont effectivement le président du parking. Ça a été fait au niveau de la Trabou, nous avons constaté. Que cette activité a été tenue en toute légalité. Ils disent aussi que ces élections sont attachées d'irrégularité parce que ces personnes-là qui se sont présentées pour les élections ne sont pas membres de cette association. Franchement, par là, il serait pratiquement impossible d'attirer des personnes qui ne sont pas membres de l'association parce que l'association Nani Wawako est une association qui est composée de différents parkings dans tout le pays. Il serait vraiment très difficile d'attirer d'autres personnes qui ne sont pas membres. De l'association parce que tout le monde connaît tout le monde. En plus de cela, l'association des transporteurs du Burundi, le garant des associations et dans ce secteur, ne peut pas cautionner des choses pareilles parce que nous, on est là pour effectivement les aider à respecter la loi. Charles Nhiram Heba, secrétaire exécutif de la Trabou au téléphone avec Armel Moutore. Les administratifs n'ont pas droit d'attribuer des parcelles. La déclaration du ministre des Infrastructures, de l'Équipement et des Logements Sociaux. Ce jeudi, lors d'un point de presse, après l'attribution des parcelles situées dans la localité d'IG6 de la zone Ngagara, après 280 acquéreurs de 1 précise que ce site est une zone industrielle et Les investisseurs qui ont acquis ces parcelles. Alors mise en valeur des habitants qui se réclament propriétaires de ces parcelles indiquent que le procès de cet espace relatif à cet espace est pendant devant la justice, Suivez le ministre Deo Nsangani Oumami. Dans ce quartier G6, il y a déjà à peu près 380 demandeurs de parcelles sur ce site que vous voyez ici. Parmi eux, il y a d'abord ceux qui ont terminé le paiement de la totalité du montant exigé par la loi en vigueur. Il y a une autre catégorie des acquéreurs qui sont encore dans le processus de compléter ce paiement. C'est un site industriel, ce n'est pas un quartier de résidence. C'est-à-dire que les acquéreurs de ces parcelles ont déjà prévu des projets industriels qui y vont bientôt installer. Parmi ces deux catégories d'acquéreurs, tous ceux qui ont terminé le paiement, leurs attributions définitives sont déjà signées. Je les invite à venir les récupérer au sein du ministère, tous, pour que nous puissions achever. La mise en valeur de ce quartier dans les plus brefs délais. Et je vous dirais aussi qu'une telle activité qui commence par ce quartier G6 va se poursuivre dans d'autres quartiers de la ville de Bujumbura, mais également au chef-lieu des provinces à l'intérieur du pays. Je vous apprends que dorénavant, il n'y aura plus question l'un ou l'autre d'octroyer l'une ou l'autre parcelle à quelqu'un. C'est-à-dire que nous devons aller visiter, faire des descentes sur le site et viabiliser. Faire appel à l'administration, aux acquéreurs et leur octroyer les documents qu'il faut. Ceux qui ne seront pas en mesure de réaliser les projets dans le délai réglementaire, bien entendu, leur parcelle sera retirée. Et je vous dirai aussi que les personnalités qui ont le droit d'octroyer une parcelle ou un intérêt quelconque, il n'y a que trois personnalités qui ont cette autorisation. Il s'agit d'abord du ministre des infrastructures, de l'équipement et des logements sociaux. En deuxième position, est le ministre de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage. Et en fait, troisièmement, c'est le président de la République et le gouvernement auquel je fais partie ne va en aucun cas accepter le transfert des parcelles ou le transfert des projets en cours de réalisation. Le ministre de Nsangani a plus de 17 000 malades assistés, 28 000 ménages des victimes des catastrophes assistées et la réception d'un centre des victimes des violences de, dans la province Rumonge sont parmi les grandes réalisations semestrielles du ministère de la Solidarité de cette année 2020-2021. Il y a des saouchimiques et ministre ayant la solidarité nationale et les affaires sociales dans ses attributions signale qu'il y a eu des difficultés dans la réalisation de, dans la réalisation de ces activités. Le point avec Lydia Gahimbar. Les difficultés de poursuivre l'informatisation de la mutuelle et de la fonction publique suite à la pandémie du Covid-19 et la réintégration totale des sinistrés de Gatumba sont parmi, sont parmi les défis que le ministère de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine du genre a rencontrés dans la réalisation des planifications de son premier semestre. Mais la ministre ayant la solidarité dans ses attributions fait savoir que le ministère envisage des solutions face à ces difficultés. Des contraintes ne manquent pas. Citons entre autres des questions tardifs, des fonds auprès du ministère des Finances, faible niveau de couverture sociale, suite aux aléas climatique d'une grande ampleur, difficulté de poursuivre l'informatisation de la mutuelle de la fonction publique d'une manière effective suite à la pandémie Covid-19 qui empêche les experts internationaux d'être sur place, ce qui retarde aussi la mise en réseau des officines de la mutuelle de la fonction publique et les hôpitaux. Des perspectives sont envisagées. Il s'agit de poursuivre l'assistance médicale et sociale dans les limites du budget disponible pour suivre l'informatisation de la mutuelle et de la fonction publique afin de rendre effectifs et fluides de la technologie grâce à la carte biométrique. Cependant, la ministre, ayant la solidarité dans ses attributions, indique qu'autant des planifications ont été réalisées au sein de son ministère. Des réalisations saillantes ont été accomplies durant l'exercice 2020-2021. La mise en place des boîtes à suggestions dans tous les services du ministère, mise en place des cellules de gestion des marchés, Tant au niveau de l'administration centrale que des administrations personnalisées, sous titre du ministère, dans le domaine d'assistance sociale, multiples actions ont été menées. La ministre de la Solidarité Nationale des Affaires Sociales, des droits de la personne humaine et des gens, fait savoir que les réalisations de son premier semestre de 2020-2021 ont eu des résultats de 96,98%. Lydia Gahimbalé, vous, vous voudrez bien nous excuser des erreurs dans ce reportage. Bientôt une année que le guichet unique ouvert en Provence et Kayanzana encore accueilli aucun demandeur d'un docu document. Et ce document, c'est le permis de conduire en Galouko. il défend le directeur du guichet unique à Kayanza, fait savoir que le manque d'école, d'une auto-école dans cette province est l'une des causes du faible taux de fréquentation de ce guichet par la population à la recherche de ce document. Et le gouverneur et Rémi Tchicharay, gouverneur de cette province, demande à la direction du guichet unique en province Kayanza d'élaborer un projet de l'ouverture d'une école d'une auto-école, le point avec Patrick Nseguioumvre. D'après les données chiffrées fournies par le guichet nu qui est ouvert en province Kayanza de depuis le mois d'avril de l'année passée, le temps de fréquentation de cette institution par la population à la recherche de différents documents est encore bas. Garcoui défend ses directeurs de ce guichet provincial, fait savoir qu'à titre d'exemple, environ 81 personnes seulement se sont confiées à ce guichet à la recherche des documents dits passeports et laissés passer. Le même responsable indique que s'agissant du document dits permis de conduire, ce guichet n'a personne à sa recherche. Selon Garcoir Défense, la détérioration des relations diplomatiques entre le Burundi et le Rwanda ces derniers jours, de même que la fermeture de la frontière rwando suite à la pandémie de la COVID-19, ont été les principales causes du faible taux de fréquentation de Soguché par la population. Il précise que ce sont surtout les commerçants qui s'approvisionnent en marchandises au Rwanda et en Ouganda qui allaient rechercher ces documents. Quant au manque de la demande du permis de conduire à Soguché, le directeur parlait de L'absence d'une école de roulage en cette province. Rémi Ticha et le gouvernement de la province Kayanza demandent à la direction provinciale du guichet unique en cette province d'élaborer un projet de mettre en place cette école-là. L'administration appuiera ce projet à la recherche des bailleurs de fonds pour sa réalisation, précise le gouvernement de la province Kayanza. Pour les lamentations des uns et des autres et parmi les demandeurs d'une attestation du casier judiciaire liée au retard de l'acquisition de ce document, il défend cette directeur du guichet provincial unique à Kayanza tranquille qui disent que cette question sera bientôt résolue. Depuis Kayanza, Patrick Elsenyun va pour la radio Isanganilo. Actualité internationale. En actualité internationale, en Ouganda, on parle des élections générales ce jeudi. Euh, pour le présidentiel, 11 candidats sont en lice, dont le président sortant Kaguta et 76 ans, et Bobby Wine, 35 ans. Et aux États-Unis, la Chambre des représentants a voté hier l'acte d'accusation du président Donald Trump pour, je cite, incitation à l'insurrection. Alors, de l'assaut du Capitole, c'était le 6 janvier. D'autres détails avec Evariste Nzekobania. Le candidat de l'opposition, Bob Wine, qui affronte ce jeudi, dans les urnes, le président sortant, Yoweri Museveni, a appelé mardi les électeurs ougandais à voter en masse et à protéger leur vote. Les ougandais votent ce jeudi pour les élections présidentielles et législatives au terme d'une campagne électorale extrêmement tendue, marquée par des violences répétées contre l'opposition. Mardi matin, la maison de Bob 38 ans, qui fait figure de principal adversaire de Yoweri Museveni, a été, selon lui, investi par les forces de l'ordre qui ont arrêté des membres de son personnel. Yoweri Museveni est un ancien guerriero qui a dirigé l'Ouganda sans discontinuer depuis 1986. A noter que 11 candidats sont en lice pour ce double scrutin qui se déroule en Ouganda. L'ancien président du Burundi, Domitien Daiseye, figure sur la liste des observateurs de la communauté. De l'Afrique de l'Est. Et aux États-Unis, la Chambre des représentants du peuple américain a voté pour hier la poursuite judiciaire du président sortant Donald Trump. Le Congrès américain accuse le républicain Donald Trump qui a perdu le scrutin présidentiel au mois de novembre l'année dernière pour avoir incité à l'insurrection certains Américains qui protestaient contre les résultats du scrutin remporté par le démocrate Joe Biden. Merci à Evariste Nzeko c'est par cette actualité internationale que je mets en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi, merci également à Eric Ouimana qui a assuré la mise en onde. Un excellent après-midi, à tous et à tous au revoir.